Première étape, vérifiez que Monique a son klaxon. Ouais, on dirait que ça marche. Mmh. <rire> Allez-y, Monique. Il y a un klaxon, on va te recorder, Ça, j'ai rien. Et on se connecte à Jean-Michel, on ouvre son micro. Est-ce qu'il est quelque part Oh là, il oh, y a de nouveau du monde. Ça, ça sent la terrasse, le bistro de Jean-Michel. Allô Ça va Bonsoir Bonsoir Maëva dit bonsoir à Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Mareva Ma Maëva. Oh b'du tout, mais... En je... ferme Bah oui, mais vous connaissez mon nom quand même maintenant. Ah oh, oui, euh, oui, oui, bon tu sais, euh, j'ai plus trop l'habitude de ça entre la boisson et tout ça, moi je perds les noms entre les poulettes qu'il y a partout. Mais oui, bon Jean-Michel, oui. vous êtes là, ça va Oui tout bah vous, tout vous, cherchez le maître, hein, vous cherchez le maître, vous cherchez l'artiste, il est là, Jean-Mi. Oui, c'est moi. Bonsoir. Euh, euh, vous vous jetez un peu des fleurs là non Jean-Michel Oh normal, c'est à moi que l'on vient de demander des conseils Alors bon euh... Comment ça des conseils Dites-nous en plus Jean-Michel Bah ça ça, pas plus tard que tout à l'heure là bah, Il y a quelques minutes, un jeune garçon d'environ 15 ans hein, je, je pense, il n'avait pas encore de barbe bah, Il est venu me poser euh, une question A propos de la consommation d'alcool Alors je lui ai répondu très calmement Et tu bois, tu bois, tu Jusqu'à plus tard été. Tu cracas, cracas, traque, cracas le sebon, porteau saute, senti mes petits doigts, on me jiscopte et mate, rêvant à toi le tournis et l'envie de vomir Wow. Ah ça c'est une leçon Jean-Michel, c'est très bien, mais je veux juste vous dire que là vous avez incité des jeunes à boire de l'alcool, vous vous rendez pas compte Ici en direct à la radio en plus, vous savez que nous risquons des sanctions du CSA, on doit rappeler que l'abus d'alcool et tout ça, réglez vos bêtises là tout de suite, d'accord Jean-Michel Ouais ça va, hein. non mais j'ai rien dit de mal, je vais simplement dire la vérité, hein. Oh, et puis merde, hein, à mon époque c'était normal Je peux pas rien si vous ne savez plus vous amuser, Jean-Doul. Moi, je ne suis pas d'accord, Jean-Michel. Vous me rappelez sur ce champ, ce jeune garçon, et vous lui dites la vérité. Hé, hey, petit bonhomme hey, c'est bien. Oh, je suis désolé, mais... Mais quand, quand c'est pas ma monique, c'est Jean-Doul qui me rappelle alors l'ordre, je n'ai pas le choix. Alors je, je vais t'expliquer d'une autre, autre façon. Et tu bois, tu bois, tu bois, avec modération Et tu traques, trac, trac, ensuite sans que en, les glaçons. Si tu veux picoler, sans te faire choper, je t'invite à venir dans la maison de jean Ah ben voilà, là oui, merci Jean-Michel. C'était bien parti et pourtant là vous recommencez. Viens boire à la maison de Jean-Mi alors que vous avez parlé de modération. Moi je peux parle pas de privé de vivre non plus, un pauvre petit enfant. Il faut le préserver Jean-Michel. Laissez tomber, vous comprenez rien. Fouille gamin, l'écoute pas, c'est Jean-Michel. J'espère qu'il m'a entendu parce que là il faut vraiment qu'il fouille Jean-Michel. Non mais moi maintenant j'en suis sûr, j'étais encore là, jean-deux là. Ah oui, là je vous ai bousillé les oreilles. Désolé Jean-Michel, à la semaine prochaine bisous. Jean-Michel, vous faites quoi le 28 dans cette jours là ah oh bah je bois oui bah alors venez boire ici on fait une petite fête ça marche je viens allez vous serez là en direct ah oh bah bien sûr ah parfait